Adieu la pluie, adieu la nuit, je ne vis plus qu'en plein soleil Fini l'hiver, c'était d'hier, aujourd'hui le printemps s'éveille Adieu le noir, le désespoir, ma vie a changé de couleur Vie, et toi la vie, quand tu souris, quand tu souris. comment pourrais-je t'en vouloir Tu m'as blessé, m'as fait, fait, fait pleurer, mais c'est si bon de te revoir, que je me jette dans tes bras Regarde-moi, à chaque fois, et oui à chaque fois j'y crois, et j'y crois Surmon passe, en mmm, si tout finit mmm, mmm, soir mmm, mmm, mmm, chanter la La la. Et même si tout finit demain ce soir j'ai envie de chanter, fini l'hiver fini c'était hier c'était l'amour est là l'amour bout de bras à bout de bras ma vie